Une nouvelle journée caniculaire aujourd'hui. Ce vendredi matin, un ciel ensoleillé avec des températures qui sont... Oh, viens m'aider là, au lieu faire ta com'ère. Mais lâche l'affaire avec cette neuf, t'as aucune chance. Patron. Quand je vous vois, j'ai plus l'impression que vous êtes calants, Margarita, quand même. Hein. Ouais, c'est ça, <rire> fais ton malin. Là, me ça chez les gangarés. Mais pizza là. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Allez. Allez. 1 2 3 Autre tout quoi. Euh ouais, vas-y, excuse nous Trois. 4 Elle a déjà fait trois et, trois et quatre, là. Mais toi, t'aimes trop te plaindre, toi. C'est qui le coach ici C'est toi ou c'est moi C'est toi. Eh ben, vas-y, continue de pousser. vas-y, vas-y. Ah, t'as vas ah, bien tapé. Ça, c'est mon champion, ça. Oh. Ouais, moi, je dis le tueur, quoi, tout, quoi Elle dit pas n'importe quoi, toi. Il peut-être que tu le salon, là. Et alors, quest ça peut te foutre Qu'est-ce qu Tu regardes la meuf Elle est maquillée, zappe-là. Allez, vas-y, fais. Je te montrerai c'est quoi un Regarde oh, quoi oh, Ça va Nadia, t'es belle avec ta nouvelle coupe, franchement t'es archi fraîche oh C'est quoi cette tête là, quoi, tout ce gloss que tu mets là Tu parles à qui, comme ça là Tu parles à toi, tu vois si un dauphin ou quoi euh, ah, Un dauphin C'est qui Ça va encore madame Oh souris Voilà, tchèque Super, ça va toi oh. Ça va flipper Un dauphin Ils sont en de vous. Ça va, Hugo Oui, toi. Hey, J'ai une Sophie, tu sais, la petite blonde, la question, comme ça, là. ça vous, tu sais, la refait. Ouais. Je vais la en l'air. Dès qu'elle me voit avec mon mec, elle est comme ça. Salut, salut, elle, <rire> elle regarde comme ça. Elle est dégoûtée mmh. avec sa tête, la... Mmh. dégueulasse. La blonde avec sa grosse bouche de poisson. Attends, ma paix. Allô Oui, bébé, c'est bon, ça va Oui, ça va, et toi C'est qui T'es où, là Je suis au savon de coiffure, je suis en préparer pour ce soir. Ah, oui. Euh, pour ce soir, je suis crois pas... Comment ça J'ai un max de boulot, tu sais que c'est de chaleur. Ah bon Ah bon Je bébé, je t'aime. Ok. C'est qui, qui Mais arrête Je au téléphone, quest je sais pas, je crois qu'on était commun. Ah, T'es pas gentil en ce moment avec moi, je, je t'ai rien fait pour toi, c'est un truc de fou. Non mais vas-y, je sais pas, mon mec il est bizarre de base, on devait se voir ce soir. Et là il vient d'appeler, il me dit, ouais c'est mort, il peut pas, il a un autre truc Et moi je le sens ouais. moi Ouais, ouais. Comment ça mmh. Il est chelou, déjà il s'est tapé de dauphin en 2017 Quoi 2017 dauphin, là, tête. Mais vas-y qu'il surraconte, n'importe quoi mais Quoi, 2002, meuf... quoi 2017 T'as un agent d'âge sur la meuf Tu fais la meuf bien, tu fais la meuf bien, dauphin Mais elle ment, ouais, je... ouais Dauphin mais... tu es, et dauphin tu resteras mais Regardez comment elle est goutin Ouais est... ouais, tu fais la belle, tu fais Je t'entends pas, je t'entends pas Je t'entends plus Joli nana, recherche joli toi. Jo. Comment on fait Je pas très mito. Manger le truc, je sens les pipo. Ouais, ah, tu ne vas pas me manquer. Toi qui croyais me connaître, tu rempli de charabia. Tu ne plus rien de moi. Je ne peux pas supporter. Tu oses me comparer. T'inquiète pas, je tout niquer. C'est la putain de. La... Mais qui va se négliger Je vais pas me négliger. Euh. Si c'est bon oh, oh, oh, oh, oh, yeah. il met la première Merde, bête. Il rendu bête, bête, bête. Tombé la première bête, bête, bête. si as les critères ça me va tu pas dans les délires de va tu, tu penses assurer c'est bon tu peux déposer ton cv par mail Mais qui va se négliger je vais pas Les people, les people Oh yeah yeah Ils m'ont rendu bête, bête, bête la première, merde, merde Ils m'ont rendu bête, bête, bête J'suis la première, merde, merde, merde t'a bien kouma mais j'avoue que c'est mort Toi tu fous la merde, tu veux que j'avoue m'étorgne Mais à qui tu vas la faire Moi j'ai le mental, ouais à qui tu vas la faire eh. Retour à la réalité Moi je retourne à la réalité. Ouais, je le mental. À qui tu vas la faire À, à qui, qui tu vas la faire Jolie nana, recherche Jolie Joe. Comment on fait Je pas très vite. Manger le truc, je sens les people. Les people. Ouais oh, yeah. ouais. Ils m'ont dit bad, bad, Je tombé la première. Merde, merde. Il m'ont dit bad, bad, bad. Je tombé la première. Tu laves la tête un petit peu comme ça, voilà, un peu moins, un peu moins. En fait, tu viens travailler toute la peau et comme ceci. Et puis là, tu te fais, baisse un peu, hop, petit contouring, comme cela et là, hop, magnifique. Regarde. Mais tu n'as rien fait là. Voilà, exactement, j'ai rien fait. C'est sublime. Ça s'appelle la final touch. Final touch. Touch. Touch. Final, final touch. Touch.